depuis trois ans, les uns et les autres, à des moments politiques qui étaient pas forcément très sains, tenus cet engagement de nous retrouver régulièrement, dans le plus grande confidentialité, et d'avancer. Chabit vous l'a dit, chaque mot a pesé, encore tout à l'heure, à la fois sur l'aspect juridique, mais chaque mot dans l'impact qu'ils ont sur les États, sur la société, sur la société civile ici, Ce les conséquences que chaque mot pourrait avoir de l'autre côté, en pensant à chaque fois aux victimes, qui n'est pas simple pour les uns et pour les autres, aux familles des victimes, au moment de l'ETA, aux victimes de, de ce côté qu'il y a pu y avoir aussi. Il y a des choses à éclairer. Des choses se sont passées côté sud, des choses se sont passées côté nord. Et nous en sommes pas encore euh, à la vérité ou à la connaissance de tout ce qui s'est passé. Ce qui était important pour chacun d'entre nous ici, c'était de respecter l'engagement qui était le nôtre et de considérer, je parlerai plus pour les, les hommes et femmes politiques que nous sommes, mais aussi les militants, que le premier engagement, que ce soit en politique ou dans la vie, c'est la paix et c'est notre responsabilité à tous. Et donc comment faire en sorte, ensemble, à la fois de se comprendre de s'écouter, euh, mais surtout, chacun à nos niveaux, et Max vient de le dire, et c'est pour ça que je qu'il dira après, je pense, est très important, et chacun ici doit parler, je le crois, parce que si aujourd'hui le Parti Socialiste est en responsabilité, donc quelque temps, je ne sais pas dans combien de temps, ça pourrait être très bien celui du centre, comme celui de l'UMP. Ce texte nous engage aujourd'hui et nous engage demain, Si le Parti Socialiste est aujourd'hui en responsabilité, la droite le sera demain et sera tout aussi impactée par ce texte. Nous avons pris un engagement les uns et les autres. C'était à la fois de se faire entendre, plus en France, puisque nous, nous sommes aujourd'hui citoyens français, en tout cas autour de cette table pour la plupart, à la fois auprès de nos gouvernements, puisque je suis parlementaire et, et élu socialiste, Mais je pense aussi dans les partis respectifs. Est-ce que chacun d'entre nous représente son parti ou est-ce que chacun a pris le courage, au-delà de l'avis de son parti, d'être présent Il était sans doute plus facile à certains de ne pas venir parce que l'avis de leur parti était contre. Mais ils sont tous venus. sont tous restés jusqu'au bout. Chacun d'entre nous, à notre niveau, avons essayé de faire avancer les choses. Sur le sol français comme sur le sol espagnol. Nous n'avons pas, à ce jour... Réussi. Néanmoins, nous avons saisi chaque opportunité. Et je rendrai public donc aujourd'hui quelque chose que je n'ai fait, que dont je n'ai jamais connu. Le 23 juillet dernier au Sénat, le président le roi d'Espagne, Felipe, est venu. Et à cette occasion, le président du Sénat l'a reçu. Nous l'étions peu, trois ou quatre autour de la table. Et nous aurons pu rester sur de la diplomatie correcte. Et donc j'ai pris ce jour-là l'engagement, parce que je m'ai été engagé avec tous les gens qui étaient autour de cette table, d'évoquer ce qui a été aujourd'hui fait. J'ai évoqué avec le roi d'Espagne la question basque, la question des prisonniers. J'ai à la fois évoqué le discours qui avait été le sien en cortès, et le fait que chacun d'entre nous, de part et d'autre de la frontière, avons une responsabilité, chacun à nos niveaux respectifs, moi, petit niveau de parlementaire française, lui, celui de chef d'État, de faire en sorte que les jeunes de chaque côté de la frontière grandissent demain en paix. Nous avons connu pour certains d'entre nous la violence, nous n'avons pas été impactés pour autant tous, Et ce devoir en tout cas de respect à la fois d'une culture, d'une identité, d'une histoire, c'est à construire ensemble. Et que ce soit l'État français, même si aujourd'hui ce sont les socialistes, ou si c'est demain le roi d'Espagne, nous avons la responsabilité collective demain de construire la paix et de la rendre durable. Et je ne doute pas que demain, même si à ce jour le gouvernement français n'a pas bougé, vous avez bien vu et vous avez fait le constat chacun que depuis trois ans le climat a changé en Pays basque français ou en Pays basque nord et que ce climat doit perdurer et doit s'installer définitivement. Et quels que soient les gens qui sont autour de la table et quelle que soit l'évolution politique de chacun d'entre nous, je ne doute pas que l'engagement qui a été pris dans chacun par chacun d'entre nous sera de faire évoluer les choses dans ce sens-là. C'est notre commun commun et au-delà des clivages politiques ou des élections qui ont pu avoir lieu, c'est notre engagement à tous.